Bienvenue sur le 894 comme tous les dimanches de 18h à 20h. Sébastien Agasse aux manettes. Si vous nous rejoignez, merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à demander des nouveautés pop, rock, electro, world. Bref, il y en aura pour tout le monde. Et c'est comme ça tous les dimanches de 18h à 20h. On commence ce programme Label Rock ce soir avec une、euh, nouveauté. C'est un maxi signé d'un groupe londonien qui avait réalisé un des albums de l'année 2008. Ils sont de retour avec des remixes conçus par des membres du groupe ou alors、euh, des amis producteurs. Le groupe s'appelle Dark Captain, Light Captain. Un extrait de ce maxi, ça s'appelle Remote View un remix signé Chicken Feed. Installez-vous confortablement on va y aller tout doucement ce soir. Très bonne soirée Captain Light Captain Remote View, un remix signé Chicken Feed. Je vous avais promis un début d'émission très calme. On va continuer sur notre lancée avec un extrait du nouvel album de l'artiste anglais qui s'appelle Windmill. L'album s'appelle Epcot Starfields. Quelques infos sur ce projet. Derrière Windmill se cache en fait l'artiste Matthew Thomas Dillon. Il a 26 ans. C'est son deuxième album pour le compte du label Melodic Records et c'est vraiment un disque magnifique. Véritable voyage sonore, ça parle d'amour, de solitude, de mort et de la fin de la planète. Bref, c'est très touchant et superbement bien produit. Un extrait tout de suite, ça s'appelle a i r s o u t I t t h e s t a r s and planets all a l i g n Rise up in your arms, I track my fall and borrow the crackle from your glow. Rise up in your arms, I track my fall and borrow the crackle as we go. Rise up in your arms, I track my fall and borrow the crackle from your glow. Oh! Space is old, the s t a r s have holes, the doors of spheres lead out to coal, and I hold your hand inside. He scares you now, he holds my head. b u t t h e n you get scared, but I am fine. Stars and planets all align. Rise up in your arms, I track my fall and borrow the crackle from your glove. Rise up in your arms, I track my fall and borrow the crackle as we go.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 h e r e Zach. La Bell Rock, comme tous les dimanches de 18h à 20h, départ tout en douceur ce soir, beaucoup de fraîcheur, notamment avec ce jeune de 26 ans. Windmill, l'album s'appelle e p c o t Starfields, deuxième album disponible chez Melodic Records. Ce soir, au programme de la Bell Rock, on parlera évidemment de la prochaine soirée des mardis du Grand Marais, c'est ce mardi avec les Français de Jim Murphall Memorial. On y revient dans quelques instants et puis on parlera aussi de la venue d'Isia au Grand Marais. Ça sera le 1er décembre. Pour l'instant, on reste du côté du Royaume-Uni, mais on part du côté de l'Écosse. Franz Ferdinand en version dub, le titre Ulysse rebaptisé pour l'occasion Feeling Kind of Anxious. C'est sur une compilation qui s'appelle Blood, une compilation qui regroupe des versions dub hein, du dernier album des Écossais. Une compilation qui est sortie cet été hein, sur le même label que, que l'album, justement Domino Records. Sorte de résultat des sessions d'enregistrement de l'album Tonight paru en début d'année, des enregistrements faits en 2008. Vous écoutez Label Rock comme chaque Dimanche sur Virgin Radio One 89.4, et on va repartir du côté de la pop anglaise, justement la pop comme on l'aime dans cette émission, avec un duo qui s'appelle The Big Pink, premier album sorti sur le légendaire label 4AD. Premier album pour deux Londoniens, hein, si vous êtes fan de shoegazing, de nappes bruitistes et de ressemblances. Avec notamment les premiers travaux de My Bloody Valentine, vous allez être comblés. L'album s'appelle A Brief History of Love. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils viendront en France début d'année prochaine pour deux dates seulement. Une du côté de Rennes à l'antipode, ça sera le 21 janvier à 20h. Et la deuxième, c'est une très très très bonne nouvelle, c'est du côté de Lyon au marché de la gare le lendemain, le 22 janvier. De Big Pink tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle At War with the Sun. Milo du groupe Big Pink pour commencer, extrait du premier album paru chez 4AD il y a quelques semaines de ça. L'album s'appelle A Brief History of Love et je vous le disais avant de commencer le morceau. La bonne nouvelle, c'est qu'ils seront donc en France pour deux dates, dont une à Lyon, ça sera le 22 janvier 2010, au marché de la gare, pour une date qui s'annonce d'ores et déjà incontournable. Et puis, juste après, une autre nouveauté, mais un trio américain ce coup-ci qui s'appelle Gliss, c'est sur le label RicoDisc, ils viennent de Los Angeles et ils vont sortir leur deuxième album début 2010. En attendant, on a reçu ce single qui est, ma foi, très, très, très, très sympathique, c'est juste un titre, ça s'appelait Morning Light, l'album. Lui, donc début 2010, un petit peu de musique française maintenant et un petit peu de culture, s'il vous plaît. Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres de l'histoire des idées, pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture, faire monter une mayonnaise, monter une a SARR, tenir un intérieur. Il ne connaissait pas grand chose en mathématiques, ni é q u a t i o n de Schrödinger, mais pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à demain. Je fléchisse bien sur mes jambes, mais ça n'est pas resté, ça n'est pas rentré. On m'a donné un modèle libéral, démocratique, on m'a donné un certain dégoût, disons, désintérêt de la religion. Mais il ne m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre. Elle ne m'a pas dit comment on s'était marié, trompé, séparé, ni donné d'autres modèles à suivre. On m'a pas parlé de Marx, rival de Topwin, ni Weber, ennemi de Lukács, mais on m'a dit qu'il fallait voter. Il N'a pas caché l'existence, mais a t u celle d o Rousseau, le Proust, d e m o r t un crédit Ils n'ont fait aucun commentaire sur m e s 68, ni commentaire sur la société du spectacle, mais ils savaient que Balzac était payé à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris. Ils ne connaissaient pas d'histoire de résistance ou de gestapo, mais quelques arnaques pour payer moins d'impôts. Ils se souvenaient en souriant de la carte du PC de leur père, mais peu de De Gaulle, une blague sur Pétain. Sur i t l e r ils avaient connu m le monde sans télévision, mais n o n c i s a i t rien. Ils n'avaient pas voulu que je regarde Apocalypse Nord, mais je pouvais lire au c œ u r des ténèbres. Je ne l'ai pas lu, on m'a pas dit que c'était bien. m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frère, d e m i s œ u r demi-mort, demi-compagne, maîtresse, i r o m a r i é alcoolique, pas français. Fils de gauche, tu milites, milites, fils de droite, hérite.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 Tout jeune, né le 26 juin 1974, on parle de lui comme l'héritier de Gainsbourg et de Paul Nareff. En tout cas, son album est magnifique, il s'appelle La Reproduction. Tout aussi talentueux et français, eux aussi, un groupe qui nous vient de Lille. C'est parti dans la belle rock, ça s'appelle Good Enough. You're the one I'm the one to never have control. I'm the one to never have it all.、Oh. Le groupe s'appelle Rock'n Is Dodalishk, je pense que ça se prononce comme ça. Le titre du morceau s'appelle Good Enough. J'ai l'habitude de recevoir dans Label Rock pas mal de CD samplers, u on en a reçu un la semaine dernière. Un CD sampler u signé par、euh, La Marmite. Alors qu'est-ce que c'est que La Marmite C'est tout simplement une des initiatives de la région Nord-Pas-de-Calais afin d'aider et de soutenir des groupes qui émergent dans le domaine des musiques actuelles, et en l'occurrence La Marmite qui a concocté ce CD, qui met en avant cinq groupes de cette Belle région Nord-Pas-de-Calais. On en a retenu d'ailleurs deux pour vous. Le premier, c'est celui qu'on vient de s'écouter r o c k e n is d o d e l i s c h c i l i l o i s qui, on va dire, oscille en permanence entre le romantisme et la pop légère, un petit peu façon Belle et Sébastien. Sorte de pop nourrie par le meilleur du folk des années 60. En tout cas, ça reste résolument moderne. Si vous avez aimé ce son, sachez qu'il y a un site MySpace une sortie numérique depuis le 16 novembre. Donc, allez les découvrir. C'est sur www. MySpace.com slash rock rock o c rock E-N-I-S-D-O-D-E-L-I-G-K. Et si c'est trop compliqué, bah, allez tout simplement sur w w w v i r g i n e r a d i o n e f r Vous cliquez sur la Bell Rock. Et à partir de demain, vous aurez le tracklisting entier de cette émission. Autre groupe lillois, toujours sur ce CD sans pleurs signé par la marmite. 4 Lillois qui s'appellent TV Glory. Ils aiment les chansons et le groove. Et les guitares et les vieilles carcasses analogiques. Ils s'appellent Tony, Tom, Laurent et Olivier. Eux aussi. un Maxi de disponibles, ça s'appelle a v o c Arise. Et pour finir, ils seront au Transmusical de Rennes début décembre. Donc、euh, si vous y allez, n'hésitez pas à les voir sur scène. Voilà, TV Glory tout de suite dans la Bell e Rock, ça s'appelle a v o c Arise. À l'honneur dans Label Rock avec les 4 Lillois pour commencer de TV Glory, c'est un maxi disponible. À noter qu'ils seront donc en concert si vous allez du côté des Transmusicales de Rennes début décembre. Allez les checker TV Glory, Avoc, Arise et puis un instant en total exclu s'il vous plaît. On remercie Ludo hein, du Label l u s i q Luc, Pierre, Mathieu, Nicolas, Maxime, Raphaël. Vous les connaissez plus communément sous le nom de Golden Zip. Un avant-goût de l'album en préparation, un titre qui s'appelle My Head on a Silver Plate. Le groupe r o u e n n a i s l y o n n a i s donc en pleine phase de pré-production en ce moment, et qui travaille sur un nouvel album. Pas mal d'actu, notamment des concerts à venir aussi. Ils étaient en concert le 20 novembre au marché de la gare avec Skip the Hughes, i l vous plaît, c'était du côté de Lyon. Le 15 décembre, ils seront toujours à Lyon au Sirius. Le 16 janvier, au premier arrondissement de Lyon, au Capucin. Le 30 janvier, énorme date du côté du fil à Saint-Etienne avec un groupe qu'on adore dans cette émission qui s'appelle The Heavy. Franchement, ça va être du lourd cette soirée, le 30 janvier, donc au fil les Golden Zip, le 2 février au Ninkasi Café de Lyon et le 13 février au Gala de l'INSA à Lyon. Bref, vous l'aurez compris, ça bouge pas mal du côté de Golden Zip.、Euh, Golden Zip qu'on a vu d'ailleurs、euh, au mardi du Grand Marais il n'y a pas si longtemps que ça. Et puisqu'on parle des mardis du Grand Marais, la prochaine date c'est ce mardi 24 novembre. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Le retour pour fêter les 10 ans des Mardis du Grand Marais d'un groupe culte, les Jim Morpal Memorial, qui étaient venus d'ailleurs pour la première fois au Mardi du Grand Marais, c'était en février 2001. De retour donc ce mardi. De Montreuil en Ile-de-France, pourtant leur musique et leur cœur chavirent du côté de la Jamaïque. Les Jim Murphall Memorial Carless Love, donc première visite en février 2001, c'était au mardi du Grand Marais, et de retour ce mardi 24 novembre pour fêter avec nous les 10 ans des mardis du Grand Marais du côté de Riorge. Les Jim Murphall Memorial, spécialistes du r i t k m a n Blues jamaïcain, pour être précis,、Une、sorte de mouvement musical qui avait précédé le Rocksteady et le Ska. Ils sont 7, on retrouve notamment Nanou au chant et à la trompette, Romain à la batterie, Petit Louis à la guitare, John à la basse, Xavier et Mathieu au saxophone et Benoît au clavier. Jim Morpal Memorial, c'est tellement bien que franchement, on va s'en repalancer un autre. Ça s'appelle Miss c a l i y e Blues. Miss Céline, signé par les Jim Morpho Memorial. Je vous le rappelle, ils seront donc en concert à Riorge au mardi du Grand Marais ce mardi. Et puisqu'on parle de blues, impossible d'éviter la sortie de la semaine. Nouvel album pour s i s s i c Steve. All right, Style, what I'm doing, it d be the death of me. Oh, oh, oh,、no. oh, oh, oh,、no. oh, oh, oh、no. it d be the death of me. I'm here to tell you, I mean, what I do when I'm working, I'm working for you. I know i t s y'all who give me this job. I won't forget it, I swear to God, cause I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. Oh, I'm happy to have a job. Let me show you how happy I am. Just before I go, a wait, y I'll, I'll be f l a v o r e as long as I may. I know it's time I'm red butted on. That's over now, good by e so long. Cause I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. Oh, I'm happy to have a job. I'm h a p p y to h a v e a job. I'm having a hell of a job. I'm having a hell of a job. Yeah, le vrai Pas De fioritures sur cet album, nouvel album pour Sissick Steve, donc Man from Another Time, l'américain de 68 ans qui sort là son quatrième album. Et comme à son habitude, hein, il propose un, un blues très roots, ça dure 40 minutes, c'est assez dynamique et au final,、euh, finalement, c'est très frais, très loin des productions numériques actuelles qu'il déteste. Alors, du coup, c'est très analogique, on va dire, avec des instruments dont il a le secret. On parle par exemple d'une guitare à trois cordes, d'une guitare slide à une. Une corde sur laquelle il joue avec un vieux tournevis, et oui, ça c'est s i s i c, c Steve. La Mississippi Drum Machine, c'est une sorte de percussion à pied et tout un autre tas de trucs dont lui seul a le secret. L'album, donc, je vous le rappelle, s'appelle Man from Another Time, et si vous aimez le blues, vous allez adorer. Voilà,、euh, l'album est disponible hein, depuis début novembre. s i s i c Steve, happy to have a job, et nous, happy de bah, proposer une petite page de pub. Ne bougez pas, on revient dans la belle r o b e Dans quelques minutes. Label Rock électriquement. t r è s satisfaisant. Virgin Radio, r o a n Et si on pensait l'économie autrement Du 13 au 28 novembre, Grand Rouen Agglomération vous convie aux rencontres solidaires en Rouennais. Conférences, expositions, visites, débats, spectacles. Pour découvrir et comprendre l'économie sociale et solidaire, participez activement à ces rencontres. Programme sur aglo-grandrouen.fr. Envie de vous d é p a i s e r Envie de goûter à des saveurs l o i n t a i n e s Souriez, Ikisushi vient d'ouvrir à Rouen. Ikisushi Une sélection de sushi s et de spécialités japonaises à déguster Cours de la République. Ikisushi, ouvert 7 jours sur 7, 11h30, 14h30, 17h30, 22h, 1 8 Cours de la République à Rouen. s a y o n a r a L'anniversaire Home Salon au coteau. Chez Home Salon, toutes les grandes marques de la relaxation. Zéro stress, numéro 1 en Europe. s t e i n e r haut de gamme contemporain. Et en exclusivité, fauteuil et canapé Relaximo. Les prix anniversaires Home Salon, ça donne envie d'être confortablement assis. L'anniversaire Home Salon, c'est en ce moment, alors debout. Home Salon, RN7 Paris-Ni, le coteau. L'assurance d'être confortablement assis. Réduisons nos déchets, ça déborde. La communauté de communes du pays de Charlieu vous convie à la semaine européenne de réduction des déchets. Atelier, conférence, s animation, s ce mardi 24 novembre, projection, débat sur le thème le compostage, nourrir la terre, jardiner au naturel. Rendez-vous ce mardi 19h30 à la communauté de communes, place de la Bouvrie, à Charlieu. Réduisons nos déchets, ça déborde. En novembre au fair-play, entrecôts Charolaises 300 grammes garnis, 10,90 euros. 300 grammes de bonne viande Charolaises. C'est énorme Pour le jour de l'an, super réveillon prévu au fair-play. Pensez à réserver. Brasserie restaurant le fair-play, rue Général Giro deux pas du Nauticom, ouvert les dimanches jusqu'au 20 décembre. Un corps de rêve sans effort avec. Électro... Non, non, non, non, non, parlons plutôt des prix chocs Opel.、Oh, euh... Pendant les prix chocs, pour toute livraison d'une Opel Agila Essence à 1 litre avant le 31 décembre, bénéficiez de la remise Opel de 1 600 euros, plus du bonus écologique de 700 euros, plus de la prime à la casse Opel de 1 000 euros pour la reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans, soit un Opel Agila à partir de seulement 7 450 euros Offre réservée aux particuliers non cumulables, voire conditions dans le réseau Opel participants. À découvrir au d y n a m i q u e Garage, distributeur Opel, Zach Les Plaines, à Péreux. Les Folies Textiles. Du 25 au 29 novembre, 11e édition des Folies Textiles de Rouen. Des collections automne-hiver, hommes, femmes, enfants, pour affronter le froid qui pointe son nez. 5 jours de petits prix, bonnes affaires, nombreuses ventes flash. Du mercredi 25 au dimanche 29 novembre, 10h-19h non-stop, espace congrès de Rouen, entrée gratuite. Bienvenue à Qui veut gagner des services. Aujourd'hui, nous recevons Victor s e i g n e u r Première question, Victor. Atelier santé-payant. tiers Bravo! Deuxième q u e Action sociale assistance. Mais, eh oui! Bénéficier de nombreux services compris et d'une bonne couverture jusqu'à 30% moins c h e r avec EOVI ROAN MUTUEL. En ce moment, EOVI ROAN MUTUEL vous offre jusqu'à 150 euros de chèques multi-prestations pour toute adhésion avant le 31 janvier 2010. Voir condition s en agence ou sur rouan-mutuel.com. EOVI ROAN MUTUEL, la mutuelle qui vous en donne plus. 0800 500 765. Appel gratuit depuis un poste fixe. Vous en avez plein le dos! Respirez! En ce moment, pour chouchouter votre dos, Monsieur Meuble Traclet vous propose les Imbattables. Une gamme exclusive de literie conçue pour Monsieur Meuble et signée André r e n a u d Literie fixe et relaxation. Des modèles ultra confortables à prix imbattable. Votre dos mérite le meilleur. Conseil et santé du dos. Monsieur Meuble Traclet, RN7 par René Le c o t o a u J'aime mon nouveau magasin. Bonjour, c'est David Grand du Paradis du Bien-être, rue de Sully à Rouen. Un espace totalement dédié à la relaxation et au bien-être. Gagnez des séances de massage sensoriel et découvrez une nouveauté. Apprenez à vous masser et à vous relaxer à partir de 35 euros par personne la demi-heure. Je vous donne rendez-vous chaque après-midi sur Virgin Radio Rouen. Virgin Radio, Rouen. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Niquez.、Oui. Bientôt 19h sur l'antenne du 894. Sébastien Oumanette de la Belle Rock, comme tous les dimanches. On est ensemble jusqu'à 20h. On vous a parlé des mardis du Grand Marais. Prochaine date, donc avec les Jim Morphole Memorial, ça sera le mardi 24 novembre. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Prochaine date, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et je suis sûr que vous allez être très, très, très nombreux aller du côté de Riorge. Elle sera en concert le mardi 1er décembre. Et d'ailleurs, elle sera le lendemain au Ninkasi à Lyon. Elle, elle est Toute jeune à 19 ans, et franchement, comme on dit dans le rock, elle envoie. De Isia, tiré de son tout premier album qui s'appelle Isia. Isia, c'est la fille de Jacques i g e l i n et la demi-sœur d'Arthur H. Elle s'est révélée au grand public lors du printemps de Bourges 2006. Un parcours phénoménal, puisqu'en juillet 2007, À l'âge de 16 ans, elle assurait tout simplement la première partie du concert Diggy Pop à Paris. Le premier album donc éponyme sorti cet été et elle est actuellement en tournée en France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera donc du côté des mardis du Grand Marais. Ça sera le mardi 1er décembre. Izia h a r r y g e o r g e il faut absolument, absolument y aller. Et puisqu'on parle de concert, s on va en profiter aussi pour annoncer quelques autres dates. Prochaine date, par exemple, pour les Arcandiers, l'orchestre moderne, ça sera le vendredi 27 novembre, à partir de 20h30, à la salle Pierre-Hénon, a Mabli, un concert dans le cadre des rencontres solidaires. Organisé par le Grand Rouen Agglomération. Les Arcandés qui nous précisent que l'entrée est totalement gratuite, donc aucune hésitation, allez les applaudir. Les e NRELAX aussi, un groupe lyonnais,、euh, rouenais, n quasi. Ils seront en concert au centre Pierre-Bérégovois, ça sera le jeudi 26, donc la veille. Et là aussi, c'est gratuit, allez-y. Allez, on va continuer dans la Bell e Rock ce programme avec de la musique, pas comme les autres. Un groupe,、euh, c'est même un duo, hein, composé de James Rutledge, on le connaît, il fait partie d'un. Un Groupe qui s'appelle Pedro et k r i m Walsley. Il fait partie d'un groupe, lui, de plusieurs groupes, hein, Psaps et Kelp, qu'on aime bien dans ce programme. Ils forment tous les deux un duo qui s'appelle Varves, et franchement, vous allez voir, c'est carrément des gros cinglés. Virgin Radio. Virgin Radio. Pop Rock. Merci. S'appelle En o p le groupe s'appelle Vowels, constitué de James et Chris. Et je vous avais dit que franchement c'était un petit peu barré. C'est le cas, en tout cas, c'est une des belles surprises du moment pour tous ceux qui aiment leur musique débridée et créative. L'album s'appelle The Pattern Prism, disponible dès à présent sur le label qui s'appelle Loaf Recordings. Alors c'est un tout premier album hein, par James et Chris. James, je vous le rappelle, joue dans un groupe aussi qui s'appelle Pedro. Chris joue dans deux groupes de u x projets. Le premier s'appelle Psaps et l'autre Kelp,、euh, Qui sort des trucs hein, sur DC Recordings. Si vous écoutez Label Rock et que vous aimez l'électro, on vous a bassiné, bassiné, bassiné avec ce label DC Recordings. Et franchement, cet album de Vals est terrible. Huit morceaux hallucinants et hallucinés, mais toujours résolument modernes. Pattern Prism donc disponible chez Loaf Recordings avec beaucoup d'influences c r a u t rock dessus. Et quand on parle de k r a u t rock, on parle évidemment d'un groupe culte allemand qui s'appelle Kraftwerk. C'est notre classique de la semaine, le morceau Numbers tiré de l'album Computer World, 8ème album studio du groupe allemand Kraftwerk. C'était en 1981. Et pour tous les fans de Kraftwerk, vous saurez sans aucun doute que la semaine dernière est sorti un coffret de 8 CD intitulé d e Catalogue avec dessus pas moins de 8 albums de Kraftwerk entièrement remasterisés. Classique donc dans la Bell e Rock tout de suite avec le groupe Kraftwerk. 9h22 sur l'antenne du 89-4, Virgin Radio One, Pop Rock et puis beaucoup d é l e c t r o ce soir, notamment avec Kraftwerk, donc le classique de la semaine dans la Belle Rock. Numbers, l'album s'appelle Computer World, c'était le 8ème album du groupe allemand en 1981 et j'adore toujours autant qu'en 1981, quoique je n'écoutais pas Kraftwerk en 1981, il faut bien l'avouer. En tout cas, aucune raison de ne pas découvrir Kraftwerk puisque la semaine dernière est sorti, je vous le disais, un coffret de 8 CD. C'est intitulé « De catalogue dessus 8 albums de Kraftwerk entièrement remasterisés ». Et c'est terrible, terrible aussi ce musicien français électro d a n t o n Eprom. Le morceau qu'on vient de s'écouter, Confessions of an English Opium Eater. J'adore aussi ce titre. Hein, les Confessions d'un mangeur anglais d'opium. Voilà.、Euh, musicien français électro donc d a n t o n Eprom. Il a son propre label. Il est très actif. Hein, il sort aussi pas mal de maxi de très haute qualité. Et puis il vient de sortir récemment son premier album sur le label Infiné. Premier album donc qui s'appelle Yes is More. 12 titres dessus avec des morceaux très dansants comme celui qu'on e vient de s'écouter, mais aussi des morceaux très intimistes, c'est vachement bien. Denton Eprom, donc de l'électro, mais qui plaira aussi aux amateurs de guitare. Electropop, toujours à l'honneur dans la Belle Rock avec la belle Émilie Simon. On vous a parlé en long et en large de son dernier album qui s'appelle The Big Machine, disponible depuis quelques semaines maintenant. Et on vous avait prévenu qu'elle était en tournée en France. Un récapitulatif le 27 novembre, par exemple, elle sera à a À la laiterie de Strasbourg, le 28 à la cartonnerie de Reims, le 30 novembre, c'est donc lundi prochain, elle sera à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, le 2 décembre à l'espace Julien de Marseille, le 8 au 6-4 à Laval, le 9 à l'Olympique de Nantes, le 11 au cargo de Caen. Et le 12 décembre à l'aéronef de Lille, donc la date la plus proche, évidemment, le 30 novembre, à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Émilie Simon, l'album est terrible, il s'appelle The Big Machine, et allez la voir, l'applaudir sur scène, elle est、euh, bah, tout aussi efficace. Un extrait donc de cet album tout de suite, Émilie Simon, ça s'appelle b a l l a d of the Big Machine. De r a f u je sais, derrière ma voix, mais en tout cas, ça sera de la belle musique hein, si vous allez l'applaudir en live. Émilie Simon, donc en concert le 30 novembre prochain à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. On continue dans les belles voix féminines avec un petit peu de folk dans ce programme, un peu de douceur, signé par Catriona Irving.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 Belle voix de c a t r i o n a Irving, nouveau single Sitting on the Shelf, c'est sur le label Need No Water Recordings, la chanteuse écossaise a i n s t a l l é à Londres. Qui, une fois de plus, nous livre un maxi rempli de délicatesse et qui prouve qu'elle est décidément une des artistes les plus prometteuses en train de se faire un beau nom au sein de la planète folk. On va rester dans le calme avec quelque chose qui ne va pas sortir avant le 1er février 2010. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai essayé d'attendre un bon moment avant de diffuser un extrait de cet album, mais ça me plaît trop, trop, trop, trop bien. C'est français en plus. L'artiste s'appelle Colin Chloé. L'album s'appelle Apo. Ça va sortir donc le 1er février 2010. 2010 sur le label YY, distribué en France par discographe, et vous allez voir que c'est tout simplement magnifique. Le p o r t dort encore, les hommes ne sont pas rentrés, tout est calme et silencieux. e ンレブラーでラディーゲン。 r e t e avec moi entre mes bras reste avec moi ni retourne pas、Et、je suis resté ici c'est bien la première fois que j e l m e en fausse compagnie qui comptait sur moi resté d a n sur son sein bois、Le plus doux des vins dans la coupe de sa bouche、si。 もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう s 度、もう一度、もう一 e もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 s も e s 度、もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、も カフェ、俺たちは、俺たちは、俺たちは、俺たちは、俺たちは、 Le Marin, un titre de l'album de Colin Chloé, ce breton originaire de Lorient qui va sortir donc cet album sur le label YY. Le 1er février 2010, très chouette album. Il faudra, je sais, attendre longtemps avant de pouvoir vous procurer tout ça. En, en attendant, on aura l'occasion de, de diffuser beaucoup d'extraits de cet album parce que franchement, il est très, très, très, très bien. Autre nouveauté, toujours aussi calme, anglaise ce coup-ci, ça s'appelle The Leisure Society: Save It for Someone Who Cares. Nouveau single. J'avais oublié que ça s'énervait un petit peu plus vers la fin. Ça reste en tout cas très très calme pour ce programme de Leisure Society Savit for Someone Who Cares, nouveau single donc distribué en France par p i a s e Le prochain disque dans ce programme devrait faire un carton en Irlande. Le titre du morceau, et oui, ça s'appelle Parlez-vous français. Je sais, c'est pas bien de se moquer. Il s'appelle Art vs Science, parlez-vous français, trio australien, parlez-vous français, extrait d'un single. Et je me suis renseigné, je ne sais pas grand chose sur eux, apparemment, selon leur site MySpace, les trois garçons australiens qui seraient en train de finir leur premier album. Et d'après leurs commentaires, ce serait un mélange d'électro et de musique p s y c h é d é l i q u e Apparemment, ils sont inspirés par des groupes comme Inexcess, évidemment, ils viennent d'Australie, les Yellow Magic Orchestra et les Sonics. Ça risque d'être assez intéressant. En tout cas, le, le single est plutôt rigolo. Parlez-vous français, donc disponible dès à présent, notamment sur leur site MySpace, vous pouvez le commander. Et le groupe s'appelle Art vs. Science, on quitte l'Australie, on va du côté des États-Unis, à Seattle pour être précis. On va retrouver un artiste qui sort son premier album, c'est sur un label allemand qui s'appelle More Music. Le projet s'appelle t e l e Kinesis et l'album lui est un bel album de pop, hein, on va dire, aux hymnes électriques ultra efficaces. Le résultat, pas mal de petites bombes de 3 minutes version pop rock, même power pop, hein, ça fait. Ça me fait penser un petit peu à du Big Star ou alors Teenage Fan Club du côté de, de l'Écosse ou au retour aux États-Unis avec les posies. Et franchement, on aime beaucoup dans ce programme. I was あ Ce morceau c'est Foreign Room et l'album donc Telekinesis. Telekinesis c'est aussi le nom de cet artiste américain qui nous vient donc de Seattle. Je vous ai dit que c'était vachement bien et tout l'album est comme ça. Autre excellent premier single, on laisse les États-Unis, on retourne en Angleterre du côté de Sheffield avec de la pop anglaise comme on aime les standards f a i r e Tout de suite ça s'appelle Fifteen Excellente pop anglaise, indé, sans complexe, avec ses défauts et une fraîcheur tout simplement admirable. Le groupe s'appelle Standard Fair, tout premier single, le single qui ne va pas sortir avant le 11 janvier 2010. Ça sortira、euh, sur le label Melodic Records. Premier album, lui, il faudra attendre mars prochain. Un album apparemment enregistré en seulement 6 jours et de manière complètement indépendante. C'est quasi la fin de la b e l Rock. Je vous rappelle encore une fois les mardis du Grand Marais, les Jim m o r p h o l Memorial ce mardi donc 24. Réservez aussi vos places pour aller voir Izia le 1er décembre. Il risque d'y avoir beaucoup beaucoup de monde et ça serait vraiment dommage d'être déçu de ne pas pouvoir rentrer. Mais je, je pense que ça va bien se passer hein, du côté de, de Riorge. Et on va terminer cette émission avec,、euh, on parlait de, de, de, manière vraiment indépendante pour l'enregistrement des standards de fer. Je pense pas que ça a été le cas de ce super groupe américain qui s'appelle Them Crooked Vultures. Un super groupe américain composé de, tenez-vous bien, Dave Grohl des Foo Fighters, ex Nirvana à la batterie, Josh Home de Queens of the Stone Age à la guitare, et pour terminer tout ça à la base du groupe Led Zeppelin, Monsieur John Paul Jones. Voilà. Il s'appelle donc Them Crooks Vultures, premier album disponible maintenant, distribué en France par Sony. Premier single tout de suite, ça s'appelle New Fang. Enfin, Premier single, extrait du premier album du super groupe américain Dave Grohl, Josh Home et John Paul Jones. Donc, ils se font appeler Them Crook Vultures d i s p o n i b l e en France via Sony. C'en est terminé pour la Bell Rock ce soir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine de 18h à 20h sur le 89.4 avec une émission spéciale, une date spéciale, un dimanche 29 novembre. Et on vous réservera, on fera, je pense, une petite révision de, de classique, tiens, des disques qui font plaisir un petit peu à tout le monde, et notamment aux programmateurs. Hein, bah franchement, si、euh, en cette journée on peut pas se faire plaisir, je sais pas quand c'est qu'on peut se faire plaisir. Voilà, je vous retrouve donc la semaine prochaine, dimanche 29 novembre de 18h à 20h. Demain matin, les infos évidemment avec Pascal Jacquet à partir de 7h30 et ceci jusqu'à 9h. Marilyn Belletête de midi jusqu'à 14h et de 14h à 16h. Emmanuel Demont avec encore beaucoup de cadeaux sur le c 9 d r a 4. Et...